Le pur, le puissant, le sage. Huolydi Baath, fille umi, in Rasoula, min Hum. Jette Ayatihi allé, him, ayat, hi, wa, yuzek, i, mw, yualimuhumu, wa, in, ka, min, pa, lul, fi, ض, l, C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre, les Arabes, un messager des leurs qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Ainsi qu'à d'autres, parmi ceux qui ne les ont pas encore rejoints. C'est lui le puissant, le sage. Telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut. Et Allah est le détenteur de l'énorme grâce.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 Qui ont été chargés de la Torah, mais qui ne l'ont pas appliquée, sont pareils à l'âne qui porte des livres. Quel mauvais exemple que celui de ceux qui traitent de mensonges les versets d'Allah, et Allah ne guide pas les gens injustes. عَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Qui le judaïsme. Si vous prétendez être les bien-aimés d'Allah à l'exclusion des autres, souhaitez donc la mort si vous êtes véridiques. Ils ne la souhaiteront jamais à cause de ceux que leurs mains ont préparé Allah cependant connaît bien les injustes. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فيُنَبِّئُكم بما كُنتم تَعْمَلُونَ. la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. ensuite vous serez ramené à celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible et qui vous informera alors de ce que vous faisiez. يا ايها الذين امنوا اذا نوديا للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون او cru Quand on appelle à la salat du jour du vendredi, accourez à, à l'invocation d'Allah et laissez tout négoce. Cela est bien meilleur pour vous, si vous saviez. Salats, vous vous vous vous vous vous Puis, Quand la salade est achevée, dispersez-vous sur terre et recherchez quelques effet de la grâce d'Allah et invoquez beaucoup Allah afin que vous réussissiez. Abdallah khayrun min al-lahwi wa min at-tijarah wallahu Quand ils entrevoient quelque commerce ou quelque divertissement, ils s'y dispersent et te laissent debout. Dit Ce qui est auprès d'Allah est bien meilleur que le divertissement et le commerce. Et Allah est le meilleur des pourvoyeurs.